De plus, ce soir, nous fracasserons les limites de l'acceptable. Avec cette édition de réanimation, des heures de métal intense et de chaos qui vous liquifieront le cerveau dans des bruits d'atroces souffrances tellement douces à nos oreilles. Par la suite, je fracasserai les limites de la tolérance de Sinistros en lui infligeant De même qu'à vous tous, un merveilleux petit condensé de brutal death metal. Du death metal pur, dur et surtout dégoulinant de terreur. <rire> et je ne le fais pas pour me venger le sinistros, je le fais simplement par pure méchanceté. <rire> Mais histoire qu'il se rétablisse dans des termes raisonnables, je lui prodiguerai un meilleur traitement avec un choix de musique électro-industrielle. Avouez, Tout de même que je suis un maître à l'écoute des cris et des convulsions de son assistant. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant toujours à l'écoute de la douleur d'autrui. Et de se faire un devoir de trouver ça drôle. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are. Undead, Incorporated, c a u s e we said so, go.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 Plus d'informations, r e v e r n a t i o n c o m barre oblique, les gorillons mains rouges. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé?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 C'est f o u ça. 89.1 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette édition de réanimation en ce t r e n t e t r e n t e e n e 30 novembre d et l'an de disgrâce 2010, je suis le Dr. Payne Pendragon. Et la marionnette assise à côté de moi est une sinistre marionnette. C'est sinistre. Tu connais pas ça, moi, le s é t i l l a g e e s t h i q u e Tu connais pas grand-chose. Je sais. Je sais, j e s a i s d'arrêter. Puis t as bien de la misère. Oui, c'est ça. Ça va? Ah, je sais, tu, là, avec les téniseries que tu viens de me dire là, tu viens de me casser mon bite. <rire> C'était le but, mon cher. Regarde, plus de micro pour s i n i s t r o s s Ah, là, maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut sans aucune ré réprimande ou、euh, même obstinage. Non. Je vais te laisser parler quelques mots, là, mais à ton tour. D'accord? Quelques. Quelques. Et quel -que. ils sont comptés, mon ami. Vous voulez entendre la formation Vader, formation polonaise? Vas-y. n o n n o n de ce que Rek est trop vieil、okay. là-dedans. Bon, je l'attendais, mais o e sait-on jamais. <rire> on va laisser le faire. <rire> Donc,、v、Vader e t la pièce Never Say My Name que l'on retrouve sur le dernier album Necropolis, qui est paru、euh, en 2009 sur l'étiquette Nuclear Blast. <rire> je trouve ça, ça drôle que tu le dises quand même. Ah,、oh, les cornichons, ok. Ah, je suis content. <rire> bon. C'est la première fois que je l'avais lâché, ça. C'était tellement comme.、Euh, o u i c'était avec j u s t e Pourquoi?、Ouais, c é t t Qu'est-ce que tu viens de dire là, l a i s s e faire?、Là. Les cornichons polonaises. <rire> les cornichons polonaises. Oui, c'est réputé, <rire> hein, Bon. Juste auparavant, nous avions la formation de Dead Brutal.、Euh, je dirais très technique ou en fait, non, pas tellement technique, plutôt brutale. b e n plutôt vite.、Euh, plutôt vite,、euh, vite, oui. Vite et lent en même temps.、Euh, oui, effectivement. Origin, la formation、euh, des États-Unis, d'Amérique, bien sûr, et la pièce Obiquitus,、euh, ce que l'on retrouve sur Antithesis, qui est paru en 2008. e u j'imagine que r i g i n vont nous sortir quelque chose bientôt.、Euh, ça fait déjà quand même pratiquement deux ans que l'album est sorti. Très bon album pour les amateurs de, de death metal. Juste auparavant, nous avions les, je dirais, pff, pas, pas les instigateurs, mais plutôt ceux qui ont vraiment apporté le mouvement connu, là,、euh, des années 90,、euh, Morbid Angel, mouvement du、euh, b r u t a l Death Metal. Formation qui vient de Floride, Et la pièce Beneath the Hollow que l'on retrouve sur Heretic, qui est parue en 2003. Et notez que c'est le dernier album paru de cette formation. Ah,、hey, oui,、oh, sérieusement? sérieusement? J'ai trouvé que ça sonne, c est, c est, ça sonne très bien, mais c'est un côté caverneux.、Ah, c'est vraiment spécial. C est, c est...、Euh, oh, absolument.、Euh, écoute, c'est vraiment. t r a z Acta, t a p p o r t e une dimension à la guitare qui est absolument. Moi, en tout cas, ce que je considère comme étant très. C'est des riffs, carrément. Oui,、oh, c'est très inhabituel. C'est.、Euh... C'est très,、euh, créatif. Mais le band existe encore? Absolument. En plus,、euh, ben, écoute,、euh, ils existent depuis, je dirais, la fin des années 80, peut-être 86 dans ce coin-là.、Euh, ils n ont jamais arrêté. Ils ont perdu, à un certain moment donné, leur chanteur David Vincent, qui, depuis trois ans environ, est revenu avec la formation. Donc, c'est la formation originale. Et en 2011, ils devraient avoir un nouvel album. Seigneur, s o i t que c'est ben i long. Toujours en tournée. Toujours, toujours. Des tournées absolument monstrueuses. Ils aiment jouer live dans le fond. Ils aiment probablement. Et ça doit être payant aussi pour eux de jouer live. Mais on parle de dates par année, là. Je pense que s'ils ont un repos de trois semaines dans toute l'année, c'est beau, là. d a dans le fond, ils font, ils font 485 dates en 365 jours. À peu près. Il y a des fois, ils font trois shows dans la même journée. b e n si j'ai déjà vu un band qui faisait ça, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vas te brûler, là. Tu n je... fais pas ça t o u s l s e m a i n e s Ils font、euh... peut-être pas trois shows la même journée, mais ils en font、euh, certainement, je dirais. b e n surtout quand tu viens, mettons, au Canada. En moyenne,、euh... un, un à tous les deux jours. Tu sais, quand tu viens ici, en Amérique du Nord, au Canada, mettons, bon, tu décides, bon, OK, cet après-midi, nous allons jouer à Gaspé.、Euh, ce soir, nous allons jouer à <rire> Montréal. Et en fin de soirée, nous irons jouer Vancouver, m a i s c'est une formation, moi, Ben Angel, qui tourne beaucoup a u s l Amérique du Sud. Euh, c'est très fort, leur popularité est très haute en, en Amérique du Sud. Ils vont souvent jouer à Saint-Jean-de-Matin. Saint-Jean-de-Matin, <rire> auprès dans le Sud, o u i c'est ça. C'est quoi, c'est pas là? <rire> peut-être, oui. Ben, c'est comme la France aux États, ça. <rire> oui. Non, mais effectivement, ils jouent beaucoup en Amérique du Sud. Ils vont beaucoup de festivals aussi en Europe. Euh, aux États-Unis, ils t o u r n e pas beaucoup au Canada, par exemple. Je trouve ça un petit peu dommage. Fait trop f r i t p t a Peut-être.、Mm. Donc,、euh, juste auparavant, nous avions, avant mon、enfin, Braden Jones, nous avions mes h u e g a y et la pièce rational gaze que l'on retrouve sur Nothing. Très bon album. Un album qui les a vraiment propulsés, là, au, je dirais peut-être pas au top, mais dans une très bonne échelle. des leaders en, en, death metal technique, qui part en 2002 sur Nuclear Blast. D'ailleurs, ils ont fait une ré, un réissue en 2006, si je ne m'abuse, qui e s t une espèce de,、euh, remaniement, remastering de la f i m quoi, qui l s'entendait déjà très bien,、euh, auparavant, nous avions Graves of Valor et la pièce Salarian Gates, que, qui est la pièce éponyme du même album, du seul album de cette formation, euh, su, euh, <coughs> USA, made in USA, pardon. e qui est paru en 2009 sur Relapse et nous avons ouvert avec Miserandex et la pièce You Lose que l'on retrouve sur le dernier album. Très bon. o、oh, u c'est bon. Oh, très bon dernier album. Here's to t Th a v r y que l'on, qui est paru en 2010 sur Relapse Record. C'est, c'est en dit. Pour ceux d'entre vous qui viendraient à peine de se joindre à nous, vous aurez constaté que déjà pour vous, il y a comme pratiquement u n r e t a r d Oui, un retard. Il y a aussi une demi-heure de plus qu'à l'habitude. Parce que cette semaine encore, Sinistros et moi, a v on s d é c i d é de récidiver ce que nous avons fait la semaine dernière, c'est-à-dire de vous offrir une heure en bonus gratuite de pur chaos, de lamentation et de matraquage métallisé. Donc, nous sommes 33.3 élastiques. é l a s t i q u Et,、euh, et semaine, stick, oui. il va vous voler d a n s face.、Ah、o、oui, u à <rire> la fin de la. Oui. oui surtout avec、euh, la programmation <rire> qu'on a aujourd'hui. Ça va vous péter dans le f o n d Effectivement, parce que Sinistro se propose de nous présenter trois autres albums. Oui.、Euh, moi, je me propose de vous présenter. Pas rien du tout. Rien du tout. Ben, en fait, <rire> ce que j'avais à vous proposer,、euh, à vous présenter, c'est déjà fait. Le reste, je vais chanter. <rire> Au p a l a i r Chantons. On va avoir du backup. <rire> ben, toi. Oui. Ben, <rire> backwacker, ça, je v o u l e z dire. OK. En fait, non, j'ai vraiment prévu de la musique. Là, ok, d'accord. Mais en fait, je, à, la, à, la, à, la, à, la, à la. Comment je prenais ça? À la claire fourchette. Oui, c'est ça, ma tablette. <rire> de la même façon que la semaine dernière, je v a i s entrecouper tes présentations oui, oui, par oui. des blocs、euh, qui sont de différents euh, groupes. Euh, donc, il y a à noter que ce soir, nous aurons un petit bloc industriel. Bien, on, on a une très belle soirée ce soir. Ah oui,、Merci、tout à fait. 33,3、euh, euh, plus pertinent. <rire> plus pertinent et 33,3 plus plate parce que plus pertinent. Oui, c'est ça. Ben non, on va s'éclater, on va avoir beaucoup de plaisir.、Mais、on n'est juste... jamais plate. Ben, non, non. Est-ce que tu connais des animateurs de radio qui se foutent autant que nous de ce qu'ils peuvent dire? Malheureusement, oui. Tu、Parce qu'il y en a qui se foutent d'eux-mêmes, qui se foutent de leur、ah, job. Non, mais ça, c'est ben... pas poli, ça. Non. On se fout pas de notre job. Non. On se donc... fout de ce qu'on dit. Oui, c'est ça. On se, on se prend pas au sérieux. Des, une chance. Ben, toi, tu devrais me prendre au sérieux, là, quand je te menace. Non, là, ça, c'est mais... correct, ça. Ça,、okay. ça c'est une autre histoire, ça. C'est effectivement une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu me présentes un premier album ce soir. Oui, j'ai trois albums ce soir, puis trois albums、euh, de trois formations complètement différentes et opposées l'une de l'autre. Non, non, n Euh, ce qui ne demeure pas moins que ces trois excellents albums, dont deux que j'ai découverts cette semaine.、Oh. Euh, la première formation, ben, tu s sais, a on avait parlé.、Euh, ben, non, je le dirai plus tard. La première formation. m a u r q u o i tu ne veux pas dire tout de suite? Bon, on peut.、Euh, je ne sais même pas de quoi tu veux parler. Non, c'est correct, j'espère. Ça, ça ira plus tard. D'accord, ok. Bon.、Euh, la première formation, c'est une formation américaine qui vient de Chicago. C'est une formation、euh, relativement assez jeune parce que ça date de 2005 environ. D'accord. Ça s'appelle L'Air of the Minotaur. D'accord. Ils font un、euh, trash doom. Ça doit être intéressant. C'est très intéressant, c'est très très bon. Euh, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que les pièces sont pas très, très longues. Ben, écoute,、euh, si on parle, je regarde ton minutage ici.、Ouais, 3,38, 2,41, 1,56, 2,18. Tu、euh, me disais que les pièces sont beaucoup plus longues que ça. Ouais, ben, les trois dernières, l'album, sont un peu plus longues.、Donc. Les trois, quatre, cinq minutes. Normalement, chose, qu -ce, qu -ce, qui, ce qui est rattaché avec le, le qualificatif de d o m e est toujours un peu plus long, là. Mais... Et lent, mais ça, c'est parce qu'ils、mmh. ont comme mixé le côté très lourd du d o m e Mais avec le côté power du trash metal. OK. Ça fait un mix assez spécial. D'accord. Puis le chanteur il a comme une voix un peu core. C'est、bon, vraiment bizarre comme.、Euh, Est-ce est que ce sont des de jeunes musiciens? Ben, ils n'ont pas l'air d'être très, très vieux. OK. Moi,、ouais, je ne mets pas plus que 28, 30 ans, gros max, là. OK.、Euh, T'as dit que c'est une formation qui venait de, de Chicago? Chicago, Chicago、okay. Illinois. Euh, c'est l'Air of the Minotaur avec l'album Evil Power qui est paru en 2010 sur g r i n d House Records. C'est le troisième album. f i t qu'on va commencer tout de suite avec une pièce qui s'appelle Attack the Gods et je ferai. Je, je, bon, on va mettre six pièces d'album parce que vu que les t u n e s sont assez courtes,、mm -hmm. euh, on va en mettre six. f i t que je reviendrai avec leur nomenclature après、euh, et on en discutera. Alors allons-y, l'Air of the Minotaur avec la pièce Attack the Gods sur Evil Power. Go! January 16, 2010. <music> Ça, c'est cool, mon chéri. Hein? Hein? Je te l'avais dit. Oh, c'est du vrai Let's Roll. Je te le dis. Moi, ça me rappelle énormément. c e t c o m m ça tu m'as dit. Oui,、euh, oui, oui.、Euh, C'était la formation Lair of the Minotaur avec、euh, l'album Evil Power qui est paru en 2010 sur Grindhouse Records. Alors,、euh, dans le désordre, en partant de la version、euh, plus récente, on a entendu、euh, Hunt and Devor, Ghost Storm, Evil Power. ライダーズ・オブ・スコー・ハマー、ウィー・ライト・ナイト・エヴィッツ・キル・ディス・マー・フォーカス・ピア・タック・ディ・ガーズ。Très bonne formation. L'album est tout de même. C'est une bombe. Quand tu dis, tu écoutes un album, là, pis là, tu dis, Voyons, il est fini. Il est fini. Ah, ouais. C'est parce que ça. Non, non, c'est parce que c'est bon, là. a c'est ça. Normalement, ce qui est bon passe vite. Ce qui est. Si t'en vas en voiture, tu l'as sur ton lecteur, pis à un moment donné, il n'y a plus de musique qui joue. Mais là, j s u r a m a batterie e salataire. Mais non, Christine, l'album vient de finir. OK. Très bon, Death'n'Roll. Je te le dis, le, le vocal.、Euh, où est son nom? Je l'ai tué ici.、Ouais. Vocal de Steven Radbone, qui est chanteur euh, euh, de, de la formation, guitariste-chanteur. J'étais certain que c'était le vocal de a n t o m le même chanteur.、Ah. Ça n'est p a À s'y méprendre. Ça existe depuis 2003, L'air of the Minotaur. C'est le troisième album qui y a un e p e n 2005. Très bonne idée. Tu p e u regarder,、euh, juste élever ta liste un petit peu. C'est ça. Trois albums plus、euh, un e p Ouais, tout à fait.、Euh, en fait,、euh, ouais, mais regarde. La... Le premier e p s'appelle Carnage, j e s、euh... t à peu près ça. T'as L'air of the Minotaur en 2003, e p Carnage, CD en 2004.、Euh, ah, Cannibal e s t ç c a Massacre, e p e en 2005. The Ultimate Destroyer, qui est un album de 2006. 2006, puis Evil Power 2010, c e s a l u i q u o m b i e n d'entendre. T'as War Metal Battle Master, qui est un album de 2008 aussi.、Pis、t u a s le DVD War Metal Battle Master, Evil Power. Un s h o w s s u r e n c a u s s u r oui. <rire> C'est vraiment bon, vraiment,、oui. vraiment bon. On va aller écouter la capsule de Régis Soleri.、Euh, après ça, une pause publicitaire. On va revenir musicalement avec. Non, on va revenir avec nous autres. OK. Puis、euh, ça va nous laisser le temps d'aller、euh, se restaurer quelque p e u Excellent. Et voilà. Ça te donne-tu le goût de danser? Ben、ça? oui, nous autres, puis si on a m e n e t la musique entraînante. Oh <rire> oui, pas mal. <rire> ben écoute, oui, moi, ça m'entraîne, ça m'entraîne à faire des choses horribles. Oui. Ben voilà. Hey,、euh, comment t as trouvé ça, toi? Quoi donc? La pub. Ben, c'est très entraînant, tu sais.、Euh, ah. Ça donne le goût de faire des choses. <rire> bon, écoute, c'est le téléjournal, je vais brasser mes le feuilles. Le téléjournal avec Dr. Pay. Dr. Pay. <rire> Dr. Pay. Eh bien, s'il est maintenant 21h04 et normalement nous aurions à peine commencé. Et si l'attendons ce même、eh、sillon, tu vas en manger le sincère. Nous aurons 33 plus élastique. <rire> <rire> Bref, non, mais c'est quand même drôle. Hein, ça fait une heure quand même qu'on est en ondes. Puis... Eh oui, alors si vous venez de vous joindre à nous, ben, ben, bande de cartes, vous avez perdu, vous n'avez pas entendu l'album de L'Air of the Minotaur. Non. Puis ça va vous dompter parce qu'on l'avait avisé depuis la semaine. On avait annoncé la semaine dernière Oui, puis c'était écrit partout sur le net. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Non. Puis ça vous dontera. vous aurez Puis、manqué. si vous n'avez pas le net, vous n'avez pas plus d'excuses. e n、bon, en fait, en 2010, ça commence à être dur d'avoir une excuse de ne pas l'avoir.、Mmh. Vous n'avez pas d'excuse. s Non. Bon, tais-toi, pauvre innocent. C'est ça. Je、euh, n'ai pas d'excuse. s Tu n'en <coughs> auras jamais.、Euh, Trois-Vier-Métal le présentera. Je ne sais pas quand. Jeudi le 4 décembre. Un jour. Un jour. Ben, ben, samedi 4 décembre, c'est le week-end qui s'en vient, ça? Ça se peut. Bien s û <coughs>、si、on est le 30, j'imagine que oui. b i n j'imagine. C'est côté jusque-là. Je oui, que là, pense que je ne planifierai fa... f... p... p... p... pas de grandes aventures avec toi, parce qu'on ne viendra、euh, jamais. Moi, j y vais au jour le jour, tout、ouais. ça. <coughs> Mais je vais hâte à la semaine prochaine, parce que mes vacances vont s'en venir. Bien oui, r e g a d e z e n toi. Bon, j l n'y a rien pour nous écœurer, ça. Oui. Donc, Trois-Vères Metal nous propose, samedi le 4 décembre prochain, dès 19h30 au r o c a f é l e Stage, les formations Merkaba, Sons of Seth, Midnight Crashers et Beyond Atrocity. C'est à 19h30, comme je l'ai dit, il en coûtera 8 dollars, et c'est pour tous. J'imagine que les billets sont à la porte. Et c'est ce que Trois-Vères Metal nous propose pour l'instant. Par contre, BCI vous propose ce soir, first learning, h e i Ouais, c'est pas, dis-les donc. Psychroptic. Ah, o k Ça, c'est ce soir, e t simultanément ce soir, au Club Soda, c'est k i m e r a Mais il est trop tard. Parce que c'était la semaine passée. Ben non, c'est la soir, é e s h c'est la soir, é e o k Vous écoutez Réanimation et demeurez à Réanimation. o u a i restez là, là. Laissez faire Psychroptic, là. Par contre, si vous voulez les voir, Psychroptic, ils seront, Psychroptic, ils seront ce mercredi au Petit Campus de Montréal, en compagnie de Keep of c a r l i s o n et Hollow. Il en coûtera 17 $50 et 22 $50, taxes incluses pour y assister. C'est à partir de 20 heures, au petit campus, les billets sont disponibles via admission. Cataclysm, Symbolic, Calter, t h a l a m u s et Eilis seront mardi le 7 décembre prochain à l i m p é r i a l d è s 19h30.、Euh, c'est pour tous. e、euh, u je peux pas vous dire les prix des billets, je le sais pas, mais ils sont disponibles via b i l l e t e c h d e m o b o r g i e r e n s l a v e qu'on va entendre dans un instant. Blood, Blood Red Throne, Down of Ashes, seront le lundi 13 décembre, à 19h30, au Metropolis. Il en coûtera 26 13 et 31, 31 d o l l s 31 dollars et une. Stax préassisté. Les billets sont disponibles via Ticketmaster.、Euh, et ils seront le lendemain, soit le mardi 14 décembre. Euh, à l i m p é r i a l de Québec, au coût de 35 et 40 plus taxes, c'est pour tous toujours, via b i o t e c h Ça risque d'être intéressant, ça, comme spectacle. g a m a r e le 29 janvier. r a m a g u i Moi, j'aime pas bébé, sûr, non. ça. Non. Allo. e、euh, u donc, g a m a r e le 29 janvier, au Café Campus, et,、euh, le lendemain, le dimanche 30 janvier, à l i m p é r i a l l u v t Sont e r au cercle. Je n sais pas pourquoi l a u cercle, le c i r q u e de Illuiti. C'est le cirque. <rire>、euh, c i r q u e Tu niaises. C'est pas moins u e tu niaises cette week. C'est d a <rire>、euh, Donc, ils seront au cercle à Québec le vendredi 4 février et le samedi 5 février seront à Le National. Blablabla, bla, bla, Dayside au mois de février,、euh, Raven au mois de février.、Etc. Ah, j'ai bien trop loin, ça là. là. On parlera au retour des fêtes. En parlant des fêtes, Sinistros, notre dernière émission avant cette période des fêtes sera le mardi 21 décembre. Effectivement. Nous reviendrons Et... sur les ondes、euh, à Monday. Oui, un jour. Un jour ou l'autre. Probablement plus en 2011, j'imagine. J'imagine que oui. b e n、okay. regarde, on va revenir le 11-2011. Le 11-1-2011. 11-11-11. 11-11-11. C'est un signe, ça. Oui. il、bon, y a des chances qu'on revienne de la, des, le 11. Il y a des chances qu'on revienne le 11. Puis on va commencer notre、euh, rétrospective 2010. Tout à fait. Rétrospective qui devrait se commettre sur plus d'une é m i s s i o n Ceci é t a n t d i t Allons écouter de tout le, bonnement comme ça. De、Joyeux. la bonne petite musique dont、ouais. on Oui. Formation, u n bloc qui est un petit peu plus sur, axé sur le black metal. Ben, black,、euh... bon, à tendance black, disons. Blackened. Black and white, yes, right, <rire> Avec Enslave,、uh, formation norvégienne, et la pièce Etika Odini que l'on retrouve sur l'album Axioma Etika Odini, dernier album paru、oui, euh, r é、ah, c e m m e n t c'est vraiment bon. Paru sur Nuclear Blast, on va entendre entre autres du Immortal. Oh, yeah. Du Old Man's Child. Aussi. Du Rolling Christ. C'est bon, ça aussi. Oui. Mais là, ça va être Enslave. OK. Go.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 Pour plus d'informations, rivermnation.com, baroblique, les g o r i l l e s aux mains rouges.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 C'est fou ça 8 9 points. Euh, que de rigolade! Oui, c'est de, de... Dans la rigolade en calme. Quand on sait l'histoire, faut, faut mettre un petit peu les auditeurs en contexte, c'est que Sinistro, ça <rire> malheureusement des rejetons, ce qui, vous, ce qui voudrait probablement signifier que la lignée de ce pauvre、euh, casseur de couilles va se, va se perpétuer dans les années à venir. Oui, ça va être le cas h o total. Et un de ces, de ces garçonnets, Ben, là, ils sont, sont un peu plus vieux qu'ils ont déjà été.、Là. Bon, enlève le nez. Ben, oui, un, un de c e s garçons parlait avec、euh, un ami, j'imagine. o je... u、ouais, i ton père e s t sinistre. u x Non, mais fucké. Non, i s ça. Il croyait pas que son père était sinistre. u x Et sachant s i n i s t r e u x d'ajouter, ça peut bien faire des enfants fuckés. Mais c'est vrai quand même, hein. Je veux dire. Ce qui, e s t un petit peu drôle dans l'histoire, c'est que,、euh, on est, on est rendu à un âge respectable. Non respecté, mais bien respectable. Non, respecté, non. Surtout non. pas des ados, des fois. Et on s'amuse encore à écouter du métal, à en faire jouer, à jouer de la musique, à écouter toutes sortes de trucs qui sont,、euh, très underground. Et majoritairement, les gens de notre génération, à, à l'heure où on se parle présentement, ben, doivent être en train d'écouter Bernard de Rome. Non, ils écoutent le banquier le dimanche. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi je préfère de loin d'être p l u d e s s u s Il faut que. Justement, je suis en train de l'oublier, moi, là. là. Non. Je suis en train d'oublier deux choses. La première. J'ai gagné, un... puis je passe au banquier, non? Hé, T'es-tu fou, toi? <rire> J'ai gagné, mais je ne pense pas.、Okay. <rire> ça, pense pas, pense pas. <rire> non,、euh, la première étant que、oh, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas, pas parlé de, notre, de nos t r e de n o disquaires préférés, ça, ce chien Metal Punk. Ben oui, parce qu que. Tu sais, mais on us. On us. N'oubliez pas, chers auditeurs, que si vous recherchez quelque chose d'underground, dans le métal, dans le punk, dans le psychobilly, dans le rock'n'roll, dans le, h je sais plus, o i dans l'hardcore, que ce soit autant au niveau DVD, CD, vinyle, t-shirt, ainsi de suite, allez faire un tour sur la rue Saint-Georges au centre-ville, allez voir notre ami Pierre, et demandez-lui, Pierre, les gars de réanimation nous ont dit que tu pouvais avoir ce qu'on voulait, et ce sera probablement oui. Oui. Puis vous pouvez même le commander directement de metalpunk.com. Effectivement. Nous sommes les clients de Pierre et nous en sommes fiers. Oui. J'espère qu'il va nous payer pour ça. <rire> est <aussi>、bon. <rire> on est a u s bien. Fait qu'on va avoir des bons deals. Non, la, la, la chose, là, j'ai, un coup de masse à donner, là, cette semaine. Bon, vas-y, pas sur Pierre, j'espère? Non, non, non, <rire> sur toi. Ah,、oh, <rire> ben là, sur toi. T'as du s o u i Parce que t'es plus proche, o、okay. k、okay. Non, j'ai un coup, j'ai un coup de masse à donner sur une émission de télé que j'ai regardée mercredi dernier parce que la curiosité l'emportait sur mon, sur, sur mon jugement. Bon, c'est, c'est connu,、euh, je m'en cache pas, je suis un fan de tout ce qui est phénomène d'hantise de et des trucs paranormaux et tout. Je suis un fan、oh, de Taps. T'as pas écouté la version québécoise, Oui! Pourquoi t'as écouté ça? Parce que, moi, je suis un fan de Taps, de Ghost Hunter.、Ouais, J'écoute、ouais. ça, je suis religieusement. J'suis... Mais oui, mais tu t'es pas aperçu que Chantal Lacroix, ça pouvait pas être non. plausible. Non, ben oui, mais c'est ça, Sinistros, le but. C'est de me convaincre Qu'effectivement, pas me convaincre, mais de, de, de me. Comment je peux dire ça? De me certifier qu'encore une fois de plus, le réseau d TVA, ils sont pas dedans. Bien là, ça, c'est de la diffamation. <rire> Tout à fait. Absolument. <rire> c'est public, ça, TVA? Oui, oui, oui.、Okay, on va en parler、public. comme on veut. Oui. Bon. C'est québécois aussi. C'est québécois aussi. Ce qui est rien pour aider. Mais... Non, ça n'aide pas. Bref, j'ai écouté l'émission qui était euh, sur、euh, euh, pseudo-phénomène dentiste ou je ne sais pas quoi. L'as-tu une... écouté? Non. Bon, ben, t as réduit. t as réduit. C'est une comédie. Ben, autre chose, André l o r b i t a il a passé, à... tout le monde en parle, je pense, puis il expliquait qu'il y avait une espèce de petite table à Blackjack en. En genre de, de, de tôle, plaquette, l J'ai beau regarder en dessous, ses côtés. J'ai même pas vu des mains, rien. Pis u la table, elle se promenait, là, Hey, là. hey, la table se promenait, t r o i c h o s e La table le u r v o l a i t quasiment dans le front. Ben oui, tu sais. Il y avait comme une espèce de m a i n de, cér de cérémonie qui se voulait être un, e、euh, euh, n en fait, un espèce de médium, là, Un médium que... saignant, finalement. Ben, là, en tout cas, il un... aurait pu devenir plus saignant avec la table, là. <rire> mais bon. Un médium. qui invoquait les diverses, parce qu'il y a une histoire avec ça, là, qui, n、bon, C'était dans、rire. un bar, je sais pas trop, là. Je sais-tu, moi,、ouais, allez-y. L'histoire, entre autres, d'un, d'un serviteur qui aurait été, e、euh, n f e r m é dans une espèce de grosse malle et qui serait mort, en fait, enfermé vivant dedans, évidemment, et qui serait mort là, bon. Phénomène d a n t u s i a s m e l'histoire. s Il dit, bon, on va y aller avec,、euh, avec l'espèce le, le, de séance de spiritisme, avec la fameuse table, p u et ainsi de suite, pis, u ça se met à brasser, bing, b a n g première question, tout commence à réagir, il pose des questions, ça réagit à sa tour de bras. La table bougeait tellement, là, que d'après moi, l'esprit est en beau calvaire. <rires> Mais là, son, son 6-7 autour de la table, là, c'est pas Il y en a, n a stros, point, il pas n t capable de la retenir. <rires> c'est pas ça, l'affaire, c'est que, Là, c'est comme toute la première fois qu'il assiste à une séance d'espiritisme, Pour eux autres, là, c'est, g a r d e ça b r a s s e ça b r a s s e ça b r a s s e pis u ils se regardent, pis on me l'a dit, ben, c'est-tu le fun, un peu, hein? Pis là, ça se parle quasiment de l e u x f i n de semaine à travers、ah. ça. Y a rien, là. C'est, c'est, c'est même pas dérangeant, deux minutes, là, pour eux autres. C'est tout à fait normal, pis, u ah, ben, moi, je pense que je vais croire à ça. C'est u h e u r e que j'ai vu la table bron, b é e comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce connerie-là? <rire> t s a i pis. me, quand tu vois une table b r a s s é e t'as un peu plus la chienne que ça. À un certain ça, moment、ouais. donné, la table brasse tellement qu'elle se met à avancer, pis u que le, le, le, le, le, le fameux,、euh... Maître de cérémonie. d i t Voulez-vous ramener la table, s'il vous plaît? <rire> <rire> ha,、ah. Mais, pis là, il pose des questions. Si tu v o u s ça, monsieur un tel qui est là, fait que là, ça brasse un coup pour oui, deux coups pour non. Fait que là, t'entends. Boum! Là. Si tu v o u s q u i viviez ici, dans ce temps-là, b o o m C'est-tu vous qui avez fait le pas gentil? b o o m b o o m <rire> T'sais, hey! C'était de ridicule, ridicule! Pis sérieusement, là, écoute, j'ai rien contre Chantal Lacroix, je la connais pas. Mais c'est pas l'animatrice que ça prenait! Là, cette semaine, ça va être André. En... <rire> o a i s ben c'est ça, il y en a、hey, p l e c'était un gars de sans limites, ça, là,、oui. les bleus, poudre, faut pas l'oublier, là, oui, t'sais.、Ça. Fait que, en tout cas, je sais pas. Mais là, c'est pour. Tout ça pour dire que TVA, là, Partout, partout, ce qu'ils peuvent être,、là. Ils vont y être,、là. Que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises causes, ils vont y être. Qualité ou pas qualité. Je trouve que c'est rare. c'est comme le Hournal de Montréal, ça.、Ouais, c'est、ouais. contient de l'écrapou. Il fallait que je leur tape sur cette émission-là, pis je l'ai faite, pis je suis content. Pis i、si、ça se trouve, je vais encore me torturer pour l'écouter demain, la suite. Pis je vais encore en reparler la semaine prochaine. p、euh, garde. Ça se peut pas prendre le monde pour des caves comme ça, l Ben, garde. On va en faire un coup de masse, Moti. Go! La une du journal de Mouriel avec Éric Lapointe qui a fait une rechute parce qu'il n'est pas capable de créer. C'est de la bullshit, OK?、Ouais. Ben. Tu sais une chose, là? Oui, je le sais.、Euh, son guitariste, euh, Stéphane、euh, d u est revenu. Ah, je ne suis pas au courant. Mais, mais, mais, mais, mais il est revenu. Probablement pas pour les bonnes raisons, mais il est revenu. Mais que lui,、euh, comment il s'appelle déjà?、Euh, lui, il est petit, là. Éric Lapointe. Éric Lapointe disent qu'il est incapable de créer s'il n'est pas sous. Je le crois. Ben, moi, je trouve que c'est. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça donne quoi d'écrire ça dans un journal? On s e n c quoi, il est s u p e C'est de la publicité, Sinistros. e Ben oui, regarde, t'as besoin de ça pour vendre des albums, là. Ben, il y a besoin de ça tout court. Ben, lui, regarde. Tout court.、Oui. Cool. Non, non, tu n'es pas obligé d'approuver. Non, je n'approuve pas p en tout. Écoute, c'est <coughs> prendre le monde ou des câbles. Moi, ce que je trouve imbécile là-dedans, c'est que ça lance deux, deux messages. Vas-y. Ça va lancer sur le message de ben, premier message mon pauvre petit gars fait pitié, il a fait une rechute. nanana, nanana, nanana, nanana. L'autre message, ceux qui essayent d'arrêter de boire, ils vont dire Je n'arrêterai z i j pas. Si, je suis peux a rien de faire. Toutefois, là. C'est Bravo, félicitations pour ça.、Ah, c'est、ouais. merveilleux. C'est bon. Tout est bon pour avoir de l'attention. Ben, Chris, regarde,、ah. c'est quoi, là? Tout est bon, puis malheureusement, c'est. Ça vaut au détriment de bien des choses. Hey, on pourrait faire ça à cette heure, à tous e s e m a i n e s le coup de masse. <rire> on voir, pourrait se trouver des sujets qu'on peut faire, par contre. Ouais, mais là, ça, ouais. ça. Ouais, on va c h o c q e r ça pour 2011.、Euh... <rire> ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être en faire des recherches pour que... détra... devenir détracteur. Ouais, mais il me semble que ça défoule. Il me semble <rire> que ça fait du biais. <rire> OK.、Euh, donc, on est rendu maintenant à ta présentation d e deuxième album, oui, mon cher ami. Oui, oui. Mais quand je dis cher ami, c'est pas prévu. Non, non, j'avais compris, c'est、okay. pas grave.、Euh, une autre formation américaine,、euh, jeune formation,、euh, qui s'est formée en 2005 ou peut-être même 2006. b e n je vais regarder, va. C'est la formation Bonded by Blood. Bah, oui, Bonded by Blood, comme le, le titre de l'album culte d'Exodus. L'album s'appelle Exiled to Earth. C'est paré en 2010 sur E-Ray Crackers. 2005. 2005,、bon. oui. Ils viennent de Californie. Probablement de Bay Area, dans le. Panama. Pas mon arc. Ben, c e s Pas mon a t c'est dans le bout de ouais, San Francisco、ouais. et compagnie, ouais, ouais. Ça sonne, effectivement, Bay Area. Mais un brin plus technique. C'est très bien exécuté. C'est coupé comme un rasoir, puis ça sonne en. p e t i t pas. <rire> non, parce que tu me.、Oh, oh, oh, je... Non, mais avant, oh, oh. Qu avant que je me fasse dire que je sacre en o n d e et que je parle en. Non, mais. À certaines occasions, là, pour que ça ait du poids, tu peux le dire, ça s a、ah, c n en... e <rire>、okay. ouais, en tabarnak. Ça sacre <rire> en. OK. Oui, réanimation, ça sacre en tabarnak. Non, mais à l'occasion, bien placé,、oh, oui, ça peut avoir un certain poids. Mais je ne dis pas de le faire à tous les mots. Non, c'est correct. Mais、bon. là, tu peux le dire. Ben là, Je l'ai dit. Là. Je ne、voilà. dirais pas à tous les mots. à C'est c c o Non, r d un excellent album. C'est、euh, un piège.、Euh, oui, je sais que c'est un piège. <rire> tu as tout, tout le temps des pièges. Je viens de tomber dans la chose trappe. C'est <rire> <Non, rire> pas un problème. Non, mais c'est un autre, autre type d'album que tu écoutes. Puis à un moment donné, il est fini. Puis tu dis Mais c'est fini. C'est un album qui est long. Ben, long, c'est respectable,、là. un bon 48、okay, minutes. OK, vous ne passez pas à un shortcut de 20, 2 minutes. Non, non, non,、euh... i l s ont des tours toutes longues. C'est toutes des tours qui jouent entre,、euh, en 4 minutes, 3 minutes et QQ u、euh, a l l e r jusqu'à 6 minutes, mettons. OK. C'est très bon, c'est très bien exécuté. Ça se trouverait être leur deuxième album. Oui, effectivement. En、euh, fait, fait puisqu'ils ont un démo 2006, c'est un mini-album en 2007. Je ne connais pas le mini-album, mais celui-là, c'est excellent, c'est vraiment bon, ça. Exile to, Earth. to Earth, e a r t h Exile to e a r t h c'est pari sur E-Rake en 2010. C'est tout du 2010, dans le fond. Là.、Mm -hmm. euh, on va commencer avec la piètre pièce. La, la, la piètre pièce, non. non, non c'est、euh, 600AB, qui veut dire After the Bomb. C'est sur Exile to e a r t h Voici b o n d e d by Log. Let's go.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 Fou, ça. 89%。 22h06. On dirait que ça fait trois jours qu'on est en l o n d e Ça a pas de bon sens. Non, moi j'arrête ça là. o、okay, k fini. Bye.、Allez. Salut. Salut. <rire> hey, c'était pas mal le、cool, c o u s e ça, mon fils. C'est bon, c'est、ouais. bon. Hein? Ouais. Ouais, ouais, ouais.、Ah, dit, bien, tu l'avais、oui, te l'avais dit. Tu te l'avais dit. Tu me disais que j'étais pour aimer ça, toi. Ben oui, je t'avais dit ça au début de l'émission. Et t'avais raison. Eh oui, c'était la formation Bonded by Blood.、Euh, oui, Bonded by Blood, dans le sens de Bonded by Blood comme Exodus, mais c'est pas Exodus, c'est le band Banded、oh, by Blood. Ah, c'est pas Exodus. Non.、Oh. Ben, ça r a i pu, quoi.、Ouais. <rire> ça r a i pu, je sais pas. Non, ça r a i pu, je sais pas, moi, ça r a i pu. <rire> J'aime m i e u pas le savoir, le b e y ça, c'était vraiment un son des années 80.、Oh, oui, oui, même la vocale qui fait un peu John c o n n l l y de Nuclear Assault. Oui,、oh, oui.、Oh, oh, oh. Effectivement, les、euh, euh, p e t i t s intonations,、oh, la Sacrifice. sacrifice、oui. euh, ouais. Alors, c'est ça, c'était Bonded by Blood avec l'album Exiled to Hurt paru en 2010 sur E-Rake Records. Nous avons entendu Prison Planet, Prototype Death Machine, Episodes of Aggression et 600 AB After the Bomb. Alors, c'est à. à a l l e r vous procurer ça, puis triper. Ben, c'est vraiment cool. Non, c'est le fun, hein? Puis c'est 2010, c'est ça que je voulais dire. Quand、ouais. on faisait la nomenclature des spectacles ces dernières semaines, il était, était mention de b a n d e d by Blood en première partie de je ne sais pas quoi.、Euh, Mais pense je pense que le show, est passé. C'est possible que ce soit passé, je vois. Oui, il me semble、ça. que c'était un petit peu juste、euh, en haut de.、Ouais. Non, non, non, non, c'était plus haut que ça. C'était.、Euh, Ben oui, c'est passé. C'est passé. e f f e c t i v e m e n t c e s t avant qu'il m a i r a à moins qu'il ait été rappelé pour une autre ouverture un peu plus tard dans l'année ou dans 2011, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avec quelle band q u il jouait, mais、euh, tu sais qu'on voyait ça, Bonded by Blood, p u i on se demandait c'était quoi.、Ouais. Ben c'est ça.、Ouais. je me rappelle aussi qu'on s'est posé des question. s Mais tu as trouvé réponse à notre interrogation. Ben c'est en plein ça. c'est en plein ça. Écoute,、euh, je te dirais jusqu'à date, tu as fait un score 2 en 2. Ah, pas pire.、Ouais. Attends le 3e janvier. Mais、ça, je dis pas ça. Ouais, pis ça, moi, je c o n n a i s le groupe. Oh, que oui. Pis u、ouais. il y a ben du monde ici qui vont faire le saut. Écoute,、euh, je, je sais pas du tout comment c e dernier album sonne.、Euh, un peu comme、surprise. celui de 2003 avec le, même, avec le, le, le nom éponyme. Le,、ouais. deux, le, le, le deuxième nom éponyme de 2003. OK. Bon, non, non on n e dit pas plus.、Si、bon, ben d'accord, on découvrira ça tout à l'heure. Je vous rappelle,、euh, mesdames, messieurs. Euh, ce samedi 4 décembre, au r o c a f é l e de Stage d è s 19h30. Trois、euh, euh, Vieux Metal p r é s e n t e Merkaba, Sons of Seth, Midnight Crashers et b e y o n n e Atrocity.、Euh, c'est pour tous, il en coûtera 8 dollars. Et c'est au r o c a f é l e Stage de samedi 4 décembre, 19h30. Ceci étant dit, rappelez-vous que la semaine prochaine, pour ceux qui croiraient. Que Réanimation débutera dorénavant à 20 heures. Eh ben, non, on va tout vous mêler. On revient à 21 heures. <rire> Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, pis c'est pas parce <rire> qu'on veut pas, là. Ah, non. C'est pas parce qu'on veut pas, effectivement. On aimerait beaucoup pouvoir vous offrir l e s éditions de Réanimation à partir de plus tôt le mardi soir. Mais bon, c'est, parce que l'émission r e c Revélé n'est pas en o m d r e depuis, en fait, n'était pas en o m d r e pour deux semaines, qu'on en a profité pour l a f a i r e Par contre, il est fort possible Pas la semaine prochaine, mais je crois que c'est l'autre semaine, ce qui nous amènerait à la date précisément, et je vais vérifier à l'instant,、euh, possiblement au, au, au. Ben oui, nous serons en décembre.、Euh, possiblement au 14 décembre, d'avoir la possibilité de le refaire. OK. Je crois que Rock Revelli ne sera pas en l o n d e non plus cette, so cette soirée-là, soit le mardi 14 décembre. On vous tiendra au courant. Il se peut qu'on puisse refaire une édition, prolonger les réanimations. Mais, en ce qui concerne la semaine prochaine, nous allons revenir à l'horaire、euh, normal, c'est-à-dire de 21h23 h De toute façon, de toute façon、euh, vous avez juste à suivre、euh, réanimationad.com.、Oui. Et,、euh, réanimation sur Facebook. Vous tapez réanimation dans votre petite bande de recherche.、Euh, oui. Absolument. p u vous allez tout, tout, tout savoir,、euh, v o u s a l l e z simplement sur le site de CFOU. c e s s u c également. Donc, vous allez pouvoir savoir ce qu'il y en est. Mais là, présentement, il nous reste quand même encore, j'ai dit. Un bon 50 minutes.、Euh, ben、facilement. oui, pratiquement 49 minutes. Ce qui nous permet de vous passer cette fois-ci encore. C'est une portion musicale qui ne sera pas dédiée à un album pour l'instant, quoique Sinistros nous en réserve un dernier.、Hey, C'est le fun ce soir. On a tous des blocs, tous carrément différents les uns des autres. C'est cool. On ben, a eu un gros、bien. bloc de Dead Brutal. Ah, OK,、euh, ouais. On ouais. a eu.、Euh, Euh, du death and roll, on a eu un bloc de plus black, on a eu un、du、bloc、trash. de plus trash.、Euh... Là, on va avoir un black qui va être un amalgame entre,、euh, je dirais, un black death, extrémiste et,、euh, de l'électro, de l'électro, à、euh, la、mm -hmm. Samaël, e、euh, donc, on va aller écouter de la musique、euh, qui vient un peu partout de Pologne,、euh, des États-Unis, de Suisse, mais on va débuter avec une formation norvégienne qui vient de sortir leur dernier album, c'est d e m o Borgir,、euh, l'album étant Abra Adabra. Et je cite, j'aime bien le dire, qu'il s'agit d'une parole d'Alistair Crowley qui signifie comme je parle, je crée. D'accord. La pièce attend de Demorge Molecule. C'est une des très, très bonnes de l'album Abra Adabra qui, selon moi, n'est pas à la hauteur d'une sortie diabolique, mais q u i r e s t e quand même ouais, un très bon album. On va écouter ça right fucking now.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 otic マグロ カワイナ f o セレ a ア。 Totalement, l'autre bord aussi, ça a l'air de. Ah, ça a l'air de partir pour ça, oui. C'est le chaos r o q u e Oui, c'est ça. 22h35, juste avant la pause publicitaire, on a entend du n i r e t la pièce Otterances of the Crawling Dead que l'on retrouve sur le dernier album, Those Whom the Gods Detest, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Très bon album, mais je préfère e t i p h a l i q e que l'album précédent. Euh, juste a u p a r a v a n t nous avions Behemoth, cette formation encore de cornichons polonais. Oui, des cornichons. Très bonne formation, je dois dire. Ben, c'est des bons cornichons, Ah, i l s ont bien. Eux autres sont allés à la n l s s n à nette. Oui, c'est ça. e、euh, t la pièce At the Left End of God, qui est parue sur l'album la, The Apostasy, qui est paru en 2007 e x c e l l e n t album. Oh, oui, c'est vraiment, là, c'est. C'est vraiment.、Euh, et en show aussi, c'était fou, cet、oh, album-là, c'était malade. C'était un band très accompli, je dois dire. Euh, paru sur Nuclear Blast, juste auparavant, nous avions Samael, formation suisse, et la pièce On the Top of It All que l'on retrouve sur le dernier album BAV, e qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Ben, Je dis dernier album. En f a i tout Ben,、euh, cas, il y en a un nouveau qui s'en vient.、Là. 2011. Oui, a s puis、euh, il、ouais, y a le mini-album qui est paru, Anti-God, que j a i pas encore vraiment entendu. Je peux pas me faire d'idée là-dessus, mais bon. bon on v a v o i r avec Demo Borgir, les, la pièce de Demerge Molecule. On trouve ça à d a b r a qui est paru il y a quelques semaines sur Nuclear Blast.、Euh, 22h36. En fait, je pense, Sinistro, sérieusement, qu'on n'aura pas le temps d'explorer de, de, de, de, mon bloc industriel, mais ce n'est pas grave. C'est vrai, vrai la semaine vrai, prochaine. Non, ben oui. C'est vrai la semaine allez, prochaine.、Ouais. Puis toi, il te reste quelque chose. À... Puis là, je suis curieux de savoir. Ah, C'est ce、euh, une surprise pour tout le monde.、Euh, ça ne me surprendrait pas que、euh, la majorité de nos auditeurs apprécient cet album. Euh, c'est sorti sur Spine Farm. Spine Farm qui est reconnu pour une, une très très bonne, o u i il y en a un bon roaster, un très, très, très, très bon roaster métal.、Ouais. C'est paru il y a vraiment pas longtemps. Quelques semaines à peine. Le titre de l'album, c'est Absolute Descent et c'est le nouveau Killing Joke. Yes. Killing Joke qui fait un retour,、euh, comme dans le temps de Pandemonium et dans le temps de l'album éponyme de 2003 avec,、euh, Un bon petit mix des premiers albums, le petit son alternatif est là, qui marque le retour d e la formation originale、oh、du、oui. premier album, parce que Yoat est revenu à la basse suite au décès de Paul Raven.、Mm -hmm. euh, ils se sont tous rencontrés en 2008 ou 2009. Puis,、euh, c'est au 2008, c'est au,、euh, au funérail de, de Paul Raven.、Okay. Puis, ils ont commencé à discuter ensemble, ils ont commencé à jammer, puis ils ont commencé à travailler ensemble en studio, p o u r le kit. Puis, ça a donné Absolo de d s c e n n e s qui est un excellent album. Moi, personnellement, j'y donne un 9,5 sur 10. Oh, c'est pas pu dire. C'est、ouais. un excellent album. Ça rentre au poste. On a un Jazz Coleman qui est en feu. Puis,、euh, ouais, on écoute, sait écoute, que. Tu as grandi à quel âge, ce gars-là? Ah,、oh, 5、ouais. années, facile. Ah, ouais. Y a-tu encore de la voix? Ben,、oh, là. Ah, ouais, ouais, c'est épouvantable. Ça rentre,、là. ça rentre.、Euh, les guitares sont tranchantes.、Euh, Puis, il y a un petit, son, un petit son trashy, un peu. Un,、okay. petit, son, un petit son sale, un peu. C'est vraiment cool. Euh, tu sais, Jazz Coleman se passionne pour b a l i s t e c Raleigh et tous t les... e les tripes de ça. À un moment donné,、euh, j'expliquerai. Non, je ne s a v a i pas.、Euh, ben, j'expliquerai.、Euh, je ferai.、Euh... Éventuellement, une petite histoire sur Killing Joe, que, que, euh, M.、Monsieur、Coleman a capoté un petit peu, là. Ah ouais? Il est en spectacle, ben, en 2010. Là, tu il s s dit qu'il a capoté un petit peu, et tu p a n s a i s qu'il allait, allait au-delà de ce qu'il aurait dû faire, l o u a i l s'est dit que l'Armageddon s'en venait, pis que c'était le temps d'aller,、euh, à une place précise. o u a i ouais, i、ouais, ouais, l a commencé vraiment à, à, croire tout ce que M. Crawley a dit, pis,、euh, <rire> il a commencé à triper pas pire, là. Ça va bien. Euh, même qu'en 2010, il est en spectacle, puis il a un corpse paint、euh, dans le front.、Là. Il, il est, est habillé. Oh oui, il est habillé. Il, il a la f a s t e blanche avec du, du black.、Euh... Ah, ah, il y en a des fois qui ont intérêt.、Euh... Ben, C'est、oh. Jazz Coleman. Oui, déjà au d t i est il, un p u excentrique, été,、euh, ouais, effectivement. Assez flyé. Là.、Ouais. Mais c'est un excellent album. Fait qu'on part tout de suite avec la pièce absolue de、euh, d e s c i n puis on r e vient d'ici un petit peu avant la fin d'émission、euh, pour en discuter. D'accord. Go! C'est un excellent album, Absolute Descent, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est le début novembre. Album qui est sorti sur Spine Farm. Alors, on a entendu, b e n on entend présentement la pièce, c'est Nexel 6. On a entendu Fresh Fever from the Skies, The Great Call et la pièce titre Absolute Descent. C'est un très beau retour.、Ouais, c'est un excellent retour.、Euh, Regarde, On ne peut pas demander mieux.、Euh, C'est dans la veine de Pandemonium, et etc. C'est、ouais. très bon. C'est une bonne nouvelle que cette formation-là soit revenue avec du bon matériel comme ça. Je pense que les critiques, on l'arrête bien.、Oh, aussi. Oui, oui ben, moi, ma critique à moi est très bien. <rire> ça, comme je l'ai dit tantôt, je vous donne un 9,5 sur 10. Que,、euh, ça va rentrer、euh, aisément dans la, la revue Réanimation 2010.、Ah, tout à fait. Écoute,、euh, l'émission tire à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission régulière. Oui. Ensemble à la 21h. Donc,、euh, Sinistro, ça aura sûrement encore des trucs à nous proposer. Moi aussi, le prochain, le nouveau God Day Throne que je propose la semaine prochaine. Donc, d'ici là, allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine, 21h.